Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Label Rock, tout de suite ravi de vous retrouver après ce petit break de dimanche dernier. On espère、ah, qu'on ne vous、vrai. a pas trop manqué. Oui, Sarah, ça fait 15 jours qu'on n'est pas、oh. à l'antenne. Donc les disques se sont empilés, évidemment, plein de nouveautés pour vous ce soir. Et puis, on s'excuse pour tous les fans des mardis du Grand Marais. Ils n'ont pas pu revivre les extraits, réécouter les extraits de Leitmotiv Plastique Bertrand. Eh bien, ça sera. Ça sera ce soir, du coup. Hein,、ah、et, hein, les, hein? Toutes les bonnes choses,、euh, il faut attendre hein, de temps en、ah, temps. C'est comme la Guinness, Sarah. ça C'est toujours meilleur quand on attend. <rire> Comment vas-tu, Sarah Très bien. Et juste pour te dire, Guinness, il faut prendre 2 minutes 35 secondes pour le servir. D'accord. Ça, c'est、voilà. le, le conseil professionnel de l'anglaise qui parle. c'est、ah、ça hein. Non, Le côté, anglais, en fait. le côté ouais, irlandais en le irlandais fait côté qui ressort. Ouais, Très ouais. bien. <rire>、euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Assez humide, assez pluvieux. En ce dimanche 16 novembre, en tout cas, on va vous remettre un. Un Petit peu de baume au corps avec plein de nouveautés pop, rock, pas mal de choses anglaises, hein, comme d'habitude. C'est le cas notamment avec notre premier groupe、euh, ce soir qui s'appelle Friendly Fires,、euh, l'album,、euh, premier album disponible depuis、euh, quelques semaines maintenant chez XL Recordings, distribué en France par Big Gars Banquet. Souviens-toi, Sarah, ce groupe、oui. euh, euh, qui s'est formé à l'âge de, de 14 ans.、Hein. Oui, à Saint-Alban. À Saint-Alban, ouais, pas Saint-Alban, les eaux, n Non, non, non. Saint-Alban, du côté de la banlieue Londres. Londonienne,、oui, c'est ça exactement. Oui, exactement.、Oui, oui. Alors, un groupe à surveiller de près en 2008-2009. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir fondé sur ce groupe. Ils sont actuellement en tournée en France depuis vendredi soir dans le cadre de la tournée organisée par Les Inrecuptibles, tu sais, le, le journal.、Oui. Euh, ils ont joué à Lille, à Paris. Ce soir, d'ailleurs, ils sont à Nantes. Demain, ils seront à Bordeaux. Mardi, à Toulouse. Et puis, un petit break, un repos mercredi pour revenir avec la pêche ce jeudi à l'épicerie moderne à Lyon avec en première partie un autre. Excellent groupe anglais qui s'appelle Falls, c'est les Friendly Fires Jump in the Pool. C'est le premier extrait de cet album et vous avez donc rendez-vous pour aller les applaudir. Ça va être franchement terrible.、Hein. Du côté de l'épicerie moderne à Lyon, ça sera ce jeudi.、Ah Pop britannique des Friendly Fires à l'honneur dans la Belle Rock pour commencer ce programme. On vous rappelle que le premier album est disponible chez XL Recordings, distribué en France par Beggars Banquet. On vous rappelle aussi qu'ils sont actuellement en tournée à f r a n c en e France. pardon, Si vous nous écoutez via le podcast à partir de demain, comme chaque semaine, vous pouvez réécouter librement et quand vous en avez le temps cette émission. Sachez que Friendly Fires vont jouer ce soir à Nantes, demain à Bordeaux, Marseille. À Toulouse et jeudi, donc à l'épicerie moderne à Lyon, avec en première partie un autre excellent groupe anglais qui s'appelle le Falls. Autre groupe anglais actuellement en tournée, justement en France, avec les Inrecruptibles. Un groupe, Sarah, qui s'appelle Light of the Pier. Oui, Light of the Pier, pourquoi pas Quel nom J'ai aucune idée d'où ça vient l'origine, c'est pas grave. En tout cas, tu sais d'où vient le, le groupe、euh, Oui, le groupe vient de Nottingham. Oui,、oh, le、ouais. pays de Robin des Bois, c'est ça Voilà,、ah, voilà. La, la, la forêt de Sherwood. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de forêt qui reste. m a i s c e s t pas g r a v En e tout cas, <rire> une des autres révélations de 2008, Light of the Pier, ils viennent d'ailleurs de sortir un premier album qui s'appelle Black Fantasy Channel, produit、mmh. par le célèbre Erol Alcan. Et d'après les quatre musiciens du groupe, leur musique est intéressante, réactionnaire, riot punk, provocatrice, sans merci et couillue. Et ben、mmh. voilà, à vous de juger tout de suite en musique dans la Belle Rock. Ne sont pas comme les autres. Le C'est dans la Bell e r o b e Of the Peer pour commencer ce programme de Label Rock avec Fokker. Fokker avec un O, je crois、Fokor. que c'était le, le nom de. C'était pas un film, ça, avec Robert De Niro The Fokkers. Ouais, The Fokkers. Meet the Fokkers, c'était ça. Hein, <rire> ouais, ouais,、euh, <rire> en tout cas, ce groupe est drôlement bien. q u Anglais t r e a qui viennent de Nottingham, qui se font donc appeler Light of the Peer, actuellement en tournée en France avec Les Inrocuptibles. Voilà. Parfait.、Euh, très bien.、Ouais, très anglais.、Hein. Bienvenue sur le 89-4. C'est Label Rock juste. Jusqu'à 20h, comme tous les dimanches ou presque. Alors, vu qu'on n'était pas <rire> là dimanche dernier, on a oublié de faire quand même une petite、euh, dédicace. Hein, souhaiter、ah. la, la bienvenue à une nouvelle petite recrue, on l'espère,、oui. de, de la Belle Rock. Une certaine petite Lily Fleur qui、euh, ouais, est née il y, a, il, y a quoi, il y a deux semaines hein, maintenant.、Oui. Donc,、euh, bah, on espère qu'elle qu va venir s'ajouter. Si on pense qu'avec papa, elle devrait être plutôt roqueuse, on espère.、Ah, espérant, ouais. on espère. On espère qu'elle sera une petite roqueuse, cette petite、ah, Lily Fleur.、Sûrement. En tout cas, on lui souhaite. La bienvenue, on lui dit welcome et éclate-toi bien dans la vie, tout simplement. Lily f l e u r c'est ce qu'on lui souhaite.、Ah、ça, on en、sûr. profite pour faire un petit coucou aussi à, à la maman et, et au papa qui, on l'espère, nous é c o u t e Voilà, Label Rock. tiens On va continuer avec une compilation qu'on a reçue Kitsune Maison Compilation numéro 6 avec un groupe qu'on vient de s'écouter. C'est la nouvelle recrue justement du label Kitsune, un trio anglais, hein, vous l'avez écouté, qui en mélange habilement l'électro avec le punk. Le groupe, j'adore le nom du groupe, You Lover. Koshi's Dead. Tu, tu, vous, <rire> on l'aime parce qu'elle est morte. C'est plutôt、euh, sympathique quand même, non Oui,、ouais, ouais, c'est pas mal. C'est bien cherché.、Ouais. Alors C'est tiré hein, justement de cette nouvelle compilation du label parisien Kitsune Maison Volume 6 hein, qui est disponible en CD depuis la fin octobre. Et puis pour revenir à You Lover Koshi's Dead,、euh, sachez qu'ils vont sortir un maxi 4 titres le 24 novembre et ça sera toujours évidemment chez Kitsune. Bien, mais on va rester avec Kitsuni, je crois. On va rester avec bah, cette、oui. compilation. Alors, dessus, Sarah, on retrouve pas mal de, de noms connus hein, quand même. Ah, bah oui, on a, par exemple, Étienne de Crécy, qui était vraiment dans tous les sketchs, French Touch. On a Fisher s p o o n e r Digitalism. Donc, tu sais, il y a beaucoup de, de noms. Et aussi, il y a、de、David E. Sugar. Ouais, alors, il y a pas mal de qui, morceaux vrai... électro, évidemment, pour,、voilà. pour bouger et puis pour danser. Et puis, il y a d'autres morceaux qui sont plus mélodiques, plus calmes, comme celui, comme... justement,、ouais. de David E. Sugar. un anglais lui aussi, décidément. C'est un peu l'invasion en ce moment. Mais tant mieux. Bon, comment s'appelle ce, ce morceau calme, Sarah On y va tranquillement. Son électronique, un petit peu, tiens,、cool. pour changer. That you wrote the other day, it was written on paper that was stained with glue and paste and cut out pictures that you had made, making patterns of color on a tissue paper page. Say. You left it on my doorstep in the corner so it was safe. And now I haven't eaten for days.、But、I'm losing weight, the hunger f a d e So t h u g h you made it off. You blew the house down, blew the house down. oh I don't need your help to remain. I have a secret formula that I cooked up and that I made. It has medicinal properties within its base. I cheat the message out from my face. I load it up, it's running deep in your veins. My hunger fades. We w a i t On vous avait dit qu'on avait de la très bonne musique pour vous ce、oh. soir dans le programme Label Rock. Ça a commencé avec l'électro-pop. J'aimais bien ça, Sarah. David O'Sugar,、oui. Although You May Love. C'est sur une compilation、hein. donc signée Kitsune. Kitsune Maison, volume 6 avec beaucoup de choses électro, mais aussi quelque chose. Quelques deux, deux, trois trucs plus calmes, hein, comme c'était le cas avec cet artiste anglais David Ishugar.、E. Et puis à l'instant, un album que tu m'as fait découvrir, Sarah. Oui, je, je préfère. Alors on n'est pas tout à fait d'accord sur、euh, comment on prononce le groupe.、Hein. Moi je dirais、ouais. SAP et toi tu dirais SAP, sap. c'est ça Oui. Tu, tu vires le premier P bah Comme psychologie, on ne dit pas. Psychologie. D'accord, alors on va les plaît. Un P comme Patrick, S comme Sébastien, A comme Anthony et double P comme Patrick à nouveau. Voilà.、Euh, C'est tiré d'un album, un quatrième album pour quatrième. ce duo anglais, hein, Camel's Back, quatrième album donc. Un duo qui, Sarah, s'est fait connaître du, du grand public en composant notamment le générique de la série américaine Grey's Anatomy. Voilà. Et puis、euh, ils ont des, un univers musical assez s p quand même, assez s p é c i a l i s t Oui, oui, oui. Ils n'utilisent pas que les, les, les instruments habituels parce qu'en p e u Trouver t des jouets d'enfants, et puis dans ce morceau, on a eu d o u d o u d o u d o u Je sais pas exactement qu'est-ce que c'était. Je crois que c'est les, les pipes d'eau. Je sais pas quoi. Il、ouais, ya plusieurs、mais、objets、euh, apparemment qu'ils de utilisent.、Ouais. De choses, euh, de des、bon、pipes à eau, un poulet mécanique apparemment. Un poulet,、ah ouais. voilà, un poulet non, non, mécanique、euh, qui les suit depuis quelques albums. <rire> enfin bref, ils sont ils sont bien déjantés, mais dans le bon sens du terme. Dans le en tout、bon、cas,、sens. cet album, tu l'as écouté, il est vraiment bien. Tu、ah, me dis, j'adore, j'adore. Franchement, il y a, ya beaucoup de, de chansons très accrocheurs, et, et pour une fois, je J'aime bien parce qu'on écoute les paroles. Donc j'aime toujours ça. Bon, très bien. Allez, allez acheter cet album qui est donc disponible. Camel's Back, ça c'est le nom de l'album. Et le groupe s'appelle PSAP. P-S-A-P.、Euh, voilà. Quelques notes pour vous dire qu'on va revenir sur le dernier concert des Grands Marais qui avait lieu le 4 novembre avec des Lyonnais. un Leitmotiv, Plastic, Bertrand. Ça sera、eh、ben, dans la deuxième heure. On commencera la deuxième ouais, heure autour de 19h. Heure.、Oui. Voilà. Avec ça. Et puis, puisqu'on parle de groupes locaux, je voulais absolument vous parler. a parlé du, D'une initiative du Beaujolais Vert, un concours qui est organisé par la communauté de communes du pays de Tarare, la, la municipalité de Tarare et le studio de l'Hacienda, avec la participation du conseil régional Rhône-Alpes de la SACEM du Beaujolais Vert et du pays Beaujolais. Un concours qui est ouvert à tous les artistes et groupes qui composent et interprètent leurs propres créations musicales dans tout le domaine musique que ça soit. Ça peut être aussi bien chansons, chansons françaises, rock, variété, rock, pop. Rock, rock festif Hard rock, électro rock, reggae, rap, RB, w o r l d music et musique instrumentale aussi. Alors、oui. il y a plusieurs conditions hein, pour participer à ce concours. Il faut que vous habitiez ou que vous soyez né dans l'ouest lyonnais. Et d'ailleurs, ça fait partie, hein, puisque nous on fait partie du, du canton de Tizy,、euh, b e a u j o l a i s v e r t Rouen et Le Coteau. Donc n'hésitez pas.、Euh, C'est ce fameux concours qui avait désigné NAO l'année dernière、ah, comme lauréat 2007.、Euh, il ne faut pas hésiter.、Hein. Il faut tenter votre chance. Pour participer、ah, au concours, il suffit d'envoyer une maquette de minimum 4 titres, hein, peu importe la qualité.、Euh, il faut que ça soit fait avant le 5 décembre. Vous pouvez l'envoyer directement à l'office du tourisme du pays de Tarare, qui est Place Madeleine à Tarare, ou alors directement au studio de l h a s i e n d a ou alors vous pouvez déposer votre maquette aux agences du crédit mutuel. Il y en a une à Rouen, à Rouen 1100, 23 Place Victor Hugo, ou alors au crédit mutuel de, de du Coteau, hein, qui est place de l'Hôtel de Ville à Rouen. Euh, donc voilà, Il, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 6 groupes ou 6 artistes qui vont être sélectionnés、mm -hmm. et qui vont avoir la chance d'enregistrer 2、euh, titres. Donc, soit en fait, c'est 6 jours de studio hein, quand,、ah, même. Oui. quand même.、Euh, ça va être enregistré par、euh, l'ingénieur du son、euh, Stéphane Pio et Jonathan、euh, Verne, voilà, donc、euh, au studio Hacienda dans des conditions、euh, professionnelles.、Euh, donc, ça va être 6 groupes ou 6 artistes qui enregistrent chacun 2 titres. Donc, ça va faire 12 titres qui vont figurer sur une compilation. et chaque Gagnant, chaque artiste bénéficiera de 100 exemplaires en fait pour leur propre promotion. C'est vachement bien. Très utile. Et ensuite, il va y avoir une grande finale hein, qui va se dérouler au théâtre municipal de Tarare. Ça va être le 14 mars 2009. Et à la suite de ce concert, le public et un jury de professionnels vont en fait désigner le vainqueur du concours 2008-2009. Et là, tu sais ce qui a gagné, Sarah Quoi Dis-moi t u L'enregistrement d'un album au studio de La Hacienda, soit 25 jours de studio. Euh, réalisé par、euh, Stéphane Piau et toujours M. Verne. Donc,、euh, il y aura un pressage de 1000 exemplaires et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est、euh, vachement bien. En tout cas, ça ne coûte rien. Ça、wow. coûte、euh, d'envoyer une maquette de 4 titres. Il faut faire ça avant le 5 décembre. Et aller,、euh, je crois que c'est le plus simple c'est d'aller directement au crédit、euh, mutuel de r o u e n Mulsan ou alors au crédit、euh, mutuel de r o u e n Le Coteau qui se situe à r o u e n place de l'Hôtel de Ville. Mais、bon, si on n'a pas pu t capter ça, on peut、oui. t'envoyer un email peut-être Oui, on peut envoyer un email.、Ouais. Exact. Exactement. Allez, v i r g i n r a d i o u a n a d o u f r et on vous mettra en contact avec le studio Hacienda, donc à Tarare, t ils vous donneront tous、euh, les renseignements nécessaires.、Parfait. Mais par contre, il faut se dépêcher, c'est avant le 5、euh, décembre. 5 décembre, donc,、euh... on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, en même temps, euh, si, si euh, les groupes sont sérieux, bah. Ils ont quatre titres déjà pas pareils. e x a c t e m e n t Voilà, il faut、ah、faire、oui. comme Nao et remporter ses 25 jours faut de faut studio pour enregistrer donc votre premier album. Voilà, dans des conditions professionnelles. Vous demanderez à Nico, je pense que c'est vachement bien du côté de, de l a c i e n d a Donc, chaque groupe l o c o qui a passé dans ses studios,、oui. je veux bien savoir que vous avez envoyé maquette pour le 5 décembre. Bon, très、Merci. bien. Sinon, ça va chauffer pour vous. Vous、Sinon、aurez affaire à Sarah.、Chauffer. Attention.、Ah oui. euh, tiens, puisqu'on reste <rire> du, du côté des groupes locaux, Sarah, t as une petite date. C'est ce vendredi au Terminus Arwan. Oui, ouais, les amis. c'est,、euh, Made in Nowhere. Donc,、euh, voilà. Ils ont parlé quand ils étaient ici qu'ils vont peut-être jouer à, à, à, Terminus. Et voilà. Ça voilà. y est. Ils ont la date maintenant. Donc, c'est le vendredi 21 novembre. Voilà. Donc, concert de Made in Nowhere. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un petit set électro-acoustique, tranquille, à partir de 20 heures. Et puis après, il y aura quelques surprises puisqu'ils vont revenir sur scène si tout va bien avec、euh, quelques amis qui ne font pas forcément partie de, de la scène r o u e n n a i s e mais des amis、euh, qui feront des petits、euh, f e a t u r i n g comme ça.、Ah, Que ça va être drôlement bien. On ne va pas citer de nom, comme ça il、euh, n'y aura pas de. Et、yeah, on va voir、voilà, que, voilà. <rire> que des surprises. Et en plus, ça sera, sera l'anniversaire de Etienne, qui fait partie、ah. du, du groupe Made in Nowhere. Donc il faut absolument se,、euh, voilà, lui payer une bière, même plusieurs. Et puis,、euh, <rire> voilà, allez tous au, au terminus ce vendredi pour applaudir Made in Nowhere. On peut avoir un petit peu de musique maintenant. On te peut、plaît. avoir un petit peu de musique, o u a i Tiens, on va rester dans les groupes et les artistes régionaux avec un jeune artiste lyonnais de 24 ans qui se prénomme. François Viro. Il、uh -huh. sort son premier album、euh, officiel, on va dire, hein, parce qu'il a fait pas mal de, de maquettes avant. Premier album officiel sur le label Music. Clapping Music, voilà.、Euh, <rire> L'album s'appelle Yes or No. Il est distribué en France par Abeille Music et l'artiste s'appelle François Viro avec un titre qui s'appelle Island. Française dans la b e l l Rock, l'artiste de Lyon qui s'appelle François Viro, l'album s'appelle Yes Orno sur Oui, Sarah, tu as raison d'applaudir puisque le label s'appelle Clapping Music. Autre nouveauté française, mais ce coup-ci de c a e n Un trio français composé de Mathieu, Gaël et Thomas qui s'appelle Gablé. For days until one of them was ill. He would then die or get grinded in the mill. We would then obtain the paste to mend the windowsill. It l l look good when all the cracks are filled. In this room, there could be tools or maybe a minefield. In each room there'll be cameras to keep an eye on the mouse It'll be like a castle or a really massive house Mix up the powder with a bit of water You know it is ready when you feel it is sticky All you then have to do is to wait and see and maybe help it n g a bit by pasting it with your shoe Entre b o u i l l b o u i l l e indéfinissable et bricolage ultra inspiré, les Normands de Gablé qui n'en finissent pas de nous étonner et nous séduire dans ce programme label rock trio <rire> français. Donc, <rire>、hey. composé de Mathieu, Gaël et Thomas Tibidibidim, ça c'est le nom du morceau qu'on vient de s'écouter, l'album, premier album, hein, pour un label quand même londonien qui s'appelle Loaf Records.、Mm -hmm. euh, mais en fait, c'est leur quatrième album, hein, puisque le, le trio avait auparavant sorti trois albums qui étaient autoproduits, en tout cas de gros moyens sur cet album. Seven Guitars with a Cloud of Milk.、Euh, j'aime ça, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime. C'est un、Sarah、peu déjanté.、Ouais. C'est un petit peu déjanté, ouais, mais ça fait du bien d'écouter un petit peu de, de, de, de folk, et un petit peu de, de, de blues de temps en temps hein, sur cet album. Et puisqu'on parle de blues, on va partir directement au pays du blues, les États-Unis, avec Sissik Steve. Sissik,、ouais, ça c'est quand tu es malade sur un bateau. Mold e voyage, oui. Malade,、ouais. Alors en tout cas, il ne s'appelle pas Sissik Steve, évidemment, il s'appelle Steve w a l d C'est、mm -hmm. un bluesman. Américain qui a reçu en 2007 le prix du meilleur nouveau talent en Angleterre au prestigieux Mojo Awards, qui est plutôt ironique hein, puisque pour un premier venu, il a, il a quel âge, Sarah Dilleux 60 ans. Ouais, 60 ans, c'est quand même énorme quand même.、Hein. Bah pourquoi pas, hein, au moins comme ça, tu peux finir ta carrière、euh, en changeant d'idée. q u Ouais, i o pourquoi pas. C'est un petit pas peu pas comme、euh, aux Victoires de la musique où、euh, quand Daniel Dark, il y a quelques années, avait reçu le, le prix du、euh, nouveau talent, il me semble, alors qu'il avait quand même fait partie de, de plusieurs groupes historiques et cultes en、mmh. France. Taxi Girl, enfin bref, c'est comme ça un petit、mmh, peu les, les institutions musicales qui sont un petit peu à côté de la plaque de temps en temps. Enfin bref, c e s t l e s j e u n e s Ouais, exactement. En tout cas, le succès arrive à n'importe quel âge.、Hein. La preuve, hein, depuis 2007 avec s i s s i c Steve, il y a un nouvel album qui est sorti qui s'appelle、bon, Tiens, je te le laisse, Sarah, vas-y. I started Ouais, t with nothing n d troisième i it ouais l l left got most of t album pour ce monsieur s i s s i c Steve. Beaucoup d'invités dessus, entre autres, puisqu'on retrouve Katie Tunstall à la guitare rythmique, Robbie. Turner.、Yeah. On t r o u v e aussi Nick Cave dessus.、Hein. Bref,、ouais. du très bon blues à l'américaine avec une grosse voix à l'américaine. C'est parti avec Thunderbird. Si vous v o l e z singer un son de la vache, vous d e v r e z prendre du vin. Longer, old as be under the eucalyptus, that's life for me. I drink a thunderbird. Thunderbird. drink of thunderbird, s t r i c t l y thunderbird, d r i n k of thunderbird, s t r i c t l y thunderbird, d r i n k of thunderbird, yeah, yeah. Frisco, nobody holding back The niggas that d i e they fall like rain Run to the liquor shack Here come the stories Most of e m lies A wood tray for all the world Another y'all falling Rush hour traffic. Freeway like a parking lot. I just think about the Thunderbird. Riding west and free on a hot shot. a n w h y you're dining out, a t s h a d y weed. Fresh pot and a hundred dollar wine. Right. I'm a fire, I'm cooking spaghetti. Virgin Radio, Virgin Rockstar Music, Virgin, toutes les musiques, même les musiques les plus traditionnelles, les plus rurales, avec le blues, par exemple à l'américaine de s i s s i c Steve dans la Belle Rock, Thunderbird, l'album, nouvel album, un troisième album qui s'appelle I Started Out With Nothing and I Still Got Most of It Left.、Mm -hmm. ah, il est bien passé celui-là, ça. Tu me regardes,、oui, il va se planter, il va se planter, mais non, il ne sait pas. Tout s'est bien passé. Pourquoi、euh, Ça t'a bien plu en tout cas. Je te voyais taper du pied là, pendant le, le petit morceau、ah, de blues. Bon, tu petit aimes blu ça Le blues, j'aime toujours pas. J'aime、bon. toujours ça. Et puis, à l'instant, la ressortie d'un album culte de dub jamaïcain signé par Jimmy Radway and the Fimi Time All Stars qui date de 1975.、Mm -hmm. Une des dernières productions du label Micron. Hein, on vous en a parlé dans, dans Label Rock il y a quelques semaines de ça.、Mm -hmm. euh, je dis une des dernières productions puisque celui-ci, ce label, a déposé le bilan pas bien loin après. Hein, donc, ah, c c e、euh, En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, ce disque n'avait été tiré qu'à une centaine d'exemplaires et depuis, comme vous vous en Douter, il est devenu très recherché, très rare. Et du coup, bah, il y a le label anglais Pressure Sounds qui a décidé de le ressortir la semaine prochaine. Je crois que ça sort mardi. Avec évidemment, c'est de la qualité quand il ressort des choses du côté、oh, de、oui. Pressure Sounds. Donc, il y a un son qui est totalement remasterisé. La pochette originale est disponible en bonus 5 instrumentaux version d u b ainsi qu'un livret avec évidemment toutes les explications sur ce chef-d'œuvre Fimitime、oh, All、Super、Stars. Donc, à partir de Mardi chez tous les bons disquaires ou en tout cas sur l'internet. On en profite d'ailleurs pour vous donner l'adresse du blog hein, sur lequel chaque semaine vous pouvez retrouver les liens directs avec les maisons de disques ainsi que bah, évidemment pour aller vous diriger du côté d'iTunes pour aller acheter des trucs. C'est http://labelrock.blogspot.com s'il y a d'autres questions ou alors justement des, des commentaires par rapport à des trucs que vous aimez bien. v i r g i n r a d i o 1 o r a n g e f r virginradioroane.com Baseorange.fr. Sarah, on va rester du côté du, du reggae et du dub. Mais à côté de chez nous aussi. Ouais, avec.、Euh, alors on va repartir hein, du côté des, des Mardis du Grand Marais d'ici à peu Mais... près un quart d'heure sur、euh, le, le dernier. Non, c i e n Mais toi, tu vas nous parler de ce qui arrive mardi. Bah oui, ça va être super chouette. Franchement,、euh, il faut aller les voir. C'est un groupe qui s'appelle The Dynamics et、euh, ils font des reprises. Pas comme les autres. Pas comme les autres. Alors, on vous les, les a fait、autres. découvrir hein, dans, dans la Baie-Roc、ouais, il、euh, euh... y a pas mal de temps. C'était en janvier 2007. Fait... Oula, oui, je, je voulais dire une bonne année et ça fait une bonne, bonne année. Ouais, exactement. <rire> Alors, depuis, hein, Sarah, ils ont littéralement explosé sur la scène、explosé. nationale et internationale. Quelques renseignements sur ce groupe. Ils sont de Lyon. Ils,、euh, étaient, ils euh... sont cinq. Hein, ils se sont formés à la fin 2003. Et en fait, ils o n t de. s prénoms bizarres. Oui, ils ont des p r é n o m s Des prénoms b i z arts, ouais, vas-y. On a Patchworks qui fait la sélection et l e m i x a g e Et le mixage, ouais. Nous avons Dapa Ray aka Mr. Day qui、euh, chante et qui écrit des chansons. On a Stevie Levy. Qui est chanteur, MC et aussi compose. Alors, lui,、et、il est anglais.、Hein? Il est anglais.、Ouais. Il vient de Bristol. Mais、euh, il a trouvé que la France est tellement bien qu'il a en fait déménagé à Lyon pour être avec le groupe. Donc, c'est bien. Et puis, encore deux autres personnes dans ce groupe. Oui, nous avons Munam、euh, qui vient de, de Cameroun. Du Cameroun, oui. Et là, en fait, ça fait dix ans qu'il est à Lyon et donc il a fait tous les styles afro-américains. Donc,、euh, franchement, il a une tr très bonne démarche.、Euh, Beaucoup d'influence.、Ouais, et, et dernière personne dans les、euh, Dynamics Flab, Master Flab. Donc je me demande s'il n'est pas un peu gros. C'est possible. Parce、hein. que Flab, ça veut dire gros. Ouais, en fait, c'est le g r a s qui reste. Bah écoute, réponse mardi.、Hein. Bah oui, réponse mardi. Et lui, il n'est pas français non plus il vient de Boston. Et lui, il a passé les derniers 10 ans dans les studios en train d'enregistrer de et tout ça. Donc lui aussi, il ramène beaucoup d'influence. Et le résultat、hmm, Il faut le voir. Alors, il y a beaucoup de. de, de, de ils font beaucoup de, de reprises en fait.、Hein. Ils、oh, sont beaucoup, un petit peu、beaucoup. témoins de, de toute la soul un petit peu américaine mélangée avec la musique jamaïcaine. Pas mal de choses. Dobbs, mais ils reprennent aussi bien du Prince, qui reprennent du White、euh, Stripes. Ils reprennent aussi pff,、euh, All of Love, par exemple, des Led Zeppelin, Fever,、mm -hmm. Move on Up. Ils font Beaucoup beaucoup de, de reprises, ils reprennent aussi les Rolling Stones, et ça sera donc ce mardi à partir de 20h30 du côté des Mardis du Grand Marais avec un groupe local, un Cartel 312, pour une session Rai, RB et Rap. Ça sera en première partie, et après, donc, les Lyonnais de, de Dynamics. Voilà, on s'en écoute tout de suite un extrait avec le morceau qui nous avait fait craquer justement à l'époque en 2006-2007, la reprise d'un hymne bah, célèbre hein, du côté tiens, de, de l'Al, André Vacheresse, puisque tous les coralliens, les supporters. De, de basket adore ce morceau, un morceau signé Wise h Traps, repris pour l'occasion donc par les Dynamics Seven Nation Army. C'est parti! Une reprise de l'hymne maintenant des White Stripes signé de Dynamics, un groupe lyonnais que vous aurez l'occasion donc d'applaudir du côté de la salle des mardis du Grand Marais. Ça sera à Riorge hein, à partir de, de 20h30. Ça va être、euh, trop chouette. Ouais, avec en première partie un groupe local hein, qui s'appelle Cartel 312 qui distille un hip hop aux influences métissées. Donc、euh, attendez-vous à écouter du, du raï, du raga, de l'RB a avec des textes à la fois imaginaires et conscients. Et donc, le, la tête d'affiche de Lyon, de Dynamics.、Voilà. On vous rappelle évidemment l'ouverture des portes à 20h30. Plein tarif 9 euros, tarif réduit 6 euros. Et les tarifs jeunes, c'est-à-dire de jusqu'à 13 ou 15 ans,、euh, 3 euros. Gratuit pour les moins de 13 ans. Voilà, tarif jeune de 13 à 15 ans, 3 euros. Je rectifie. Et gratuit pour les moins de 13 ans qui sont évidemment accompagnés. Et on vous rappelle aussi que vous pouvez écouter à la Musitech de Riorge des extraits justement des groupes programmés. Donc,、euh, allez-y. Et faites un petit coucou à l a u r e là-bas, elle sera bien gentille. Et、euh, dites-lui,、euh, j'aimerais bien écouter le, le, le CD des Dynamix c pour me familiariser un petit peu avec ce qui m'attend. <rire> Mardi, voilà, tiens, on va changer complètement de, de style musical. On va faire un long voyage, Sarah, de 8 minutes avec une nouveauté française hein, sur un、ouais. label anglais. Le、mmh. groupe、euh, s'appelle Bakenour, deuxième album. Hein, pour,、euh, en fait, il s'appelle Jean-Emmanuel Krieger. Il enregistre sous le nom de Bakenour. Il est né à Versailles. Mais il habite à Brighton depuis des années.、Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de lui Qu'il a tout enregistré sur ce deuxième album et qu'il est passionné du Népal et qu'il、voilà. voyage là-bas régulièrement.、Euh, il est d'ailleurs très impliqué hein, avec le Népal puisqu'il a mis en place une association pour sauver le Népal rural et aider financièrement les, les réfugiés tibétains. Du coup, cet album, hein, cet album qui s'appelle.、Euh, comment s'appelle cet album,、Sarah、cet pas, album s a r a t u compris Cet album, j'ai perdu la place. Il s'appelle Yo. Alors, ce qui est rigolo sur cet album, c'est que chaque titre de l'album correspond du coup à une phrase népalaise.、Euh, Il、oui, y a plusieurs exemples, Sarah. Oui, bah j'avais besoin d'apprendre le népolais juste pour ça. D'accord. Donc,、bon. euh, j'ai fait mon stage cette semaine. Okay, Donc,、euh, donne-moi quelques mots.、Euh, bah Tiens, mot. le, le titre、euh, Chirou, par exemple. Ça, ça c'est un antilope. Qui vit sur le plateau t i b é t i e n Ok, tu, tu es sûr、ah, Attends, c'est très Ok, <rire> très bien.、Euh, prochain titre, non, non, mais je vais te coincer, t'inquiète pas.、Ah, ouais. euh, Fly Tiger. Ah, ça c'était très très facile. Ça c'est un r a g n é e de l'Himalaya. Ok, très bien. Le、mm -hmm. morceau qu'on qu commence à écouter derrière et qu'on va s'écouter en intégralité dans quelques secondes, y a a m a p i y o Est-ce que tu sais ce que ça veut dire da, Ça c'est très bien.、Euh, je suis、euh, en train de faire. L'amour avec ta mère. Pardon. <rire>、euh, ok. Yama Pio. T'es sûr que ça veut dire Je ça? Je suis en train de faire l'amour avec ta mère. D'accord. C'est、ah, une version、euh, plus polie de ta mère. Ok, d'accord, très、mm -hmm. bien.、Ouais. Apparemment, c'est、euh, une blague, hein, tu me disais,、ouais. c'est ça Oui,、ouais, c'est une blague. Il y a un mot, un pire. Ça veut dire qu'ils、oui, aiment bien les paysans, d e s montagnes.、Bien. Ok, on s'écoute ça peut-être Oui, peut-être que ça va être mieux si on l'écoute. b a ï k <rire> o n o c'est le nom de, de l'artiste. L'album s'appelle Yori,、I、Know t e Future. Ça sort le 15 décembre prochain chez Melodic. Juste après ça, une petite page de pub. Et après, on se retrouve avec les mardis du Grand Marais et b l a s t i c u e Euh, comment il s'appelle l e i t m o t i f b l a s t i q u e Bertrand. Voilà, voilà On、ça. va y arriver. allez Bon voyage, vous allez voir. Y'a ma pio. J'aime ta mère. Quoique, non, en fait, non, non, non, non, je suis pas en train de faire l'amour avec ta mère. Moi j'espère que non. <rire> non, non, dé définitivement non. <rire> L'album pour Jean-Emmanuel Krieger, Aka Baikenour. Donc, l'album, il faudra attendre un petit peu, hein, puisque l'album va sortir le 15 décembre prochain chez m e l o d i q u e Et cet album, Sarah, maintenant que t as retrouvé le titre. Your ear knows future. Voilà, très bien. On va marquer une petite page de publicité et on revient dans 3 minutes et on retourne du côté de la salle des mardis du Grand Marais à Riorge pour écouter le premier extrait live des l e i t m o t i f s Blastique Bertrand. Merci d'être fidèle au 89.4 de retour dans la Belle Rock. J'ai failli ne pas enregistrer, Sarah. t h é o r e aurait l l podcast. Disons attention.、Voilà, C'était pour ça la petite, le petit moment de panique dans les studios. Allez, premier retour donc, sur les derniers invités des Mardis du Grand Marais avec un groupe qui venait de Lyon qui s'appelait les Leitmotiv b l a s t i q p e r t r a n d Sur scène, ils étaient cinq Gérald au Sax à la basse au ténor et soprano Olivier qui s'occupait de la batterie et des percussions on avait John à la basse. Et contrebasse, Damien qui s'occupait de plusieurs saxophones, b a r i t o n alto et sopranino, et David enfin qui s'occupait de, de la guitare et du chant. Juste pour vous dire、et、que c'est un groupe de punk à jazz à ne pas rater, et ils ont un album hein, de disponible. D'ailleurs, si vous avez aimé ce concert, un album qui s'appelle Des Amuses et des Erreurs. On va commencer ce premier extrait de l a i d motif Blastique Bertrand avec une reprise signée France Gall d'un titre de Serge Gainsbourg, il me semble, c'est Laisse tomber les filles. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. La Belle Rock, la Belle Rock. La Belle Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Bravo, Mardi du Grand Marais, hein, pour ces mardis réussis. Dites-moi, bravo. Bravo, bravo de vous bouger encore pour aller voir des concerts. Classe. Bon, bah, bonsoir. Je vous montre les pas de danse,、hein. vous faites comme moi, hein. faites tout comme moi. cette Superbe soirée de reprise de France g a l l Laisse tomber les f i l l e s laisse tomber les f i l l e s un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les f i l l e s laisse tomber les f i l l e s un jour c'est toi qui pleurera. o j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai, c e i t n e u e la vie. Je dirais, ça t'apprendra, je dirais, ça t'apprendra. Laisse tomber les pilleux, laisse tomber les pilleux. Ça te jura de v i g un t o u r Laisse tomber les pilleux, laisse tomber les pilleux. Tu le verras un de ces jours. On ne joue pas i m p u n é m e n t avec un cœur innocent. Avec un cœur innocent, alors tu verras ce que je ressens. Oh oui, ce que je ressens. La chance abandonne. Celui qui ne sait, q u laisses les cœurs briger. Tu n'auras personne. そなみにわか蘭がおね。<音楽> <laughs> どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん Merci, bonsoir. La b e l Rock. La b e l Rock. La b e l Rock. Le meilleur du live. Le meilleur du live. Grazie. Avec un groupe qui tire son nom d'une des plus célèbres boîtes de nuit de Manchester, le Twisted w i l l Et oui, il s'appelle Twisted w i l l C'est un trio qui vient de, de Manchester, Sarah. Manchester. Tout premier single, hein, tout premier tout single, Lucy de Castle, qui est sorti en novembre, hein, début novembre. Lundi、euh, dernier, pour t r e t Lundi exact. dernier, exact.、Mm -hmm. Et qui annonce un album, tout premier album donc pour Twisted w i l l qui ne va pas sortir avant début 2009. Donc il faudra attendre.、Hein. Ah, un petit、euh, peu. Il y avait un petit côté.、Euh, C'était bien anglais, hein, déjà, ça c'est sûr. Très bien. Un,、ouais. petit côté, un petit côté sex pistols, un petit peu là-dessus, quand même, je trouvais moi. Ouais, pour l'avoir、ouais, un petit peu. Ouais, ouais,、si、tu veux un peu avec les productions crâpe, mais techniques, mais maintenant c'est clair. <rire>、euh, en tout cas, c'est drôlement bien. Vous pouvez télécharger ça, Lucie de c a s s o l si On va rester dans le, le rock avec un trio canadien qui a sorti un album autoproduit qui s'appelle We're in Control Now.、Euh, ils sont trois donc, hein, de o n Reeves, Scott et a k Double a k Ils sont actuellement en train d'enregistrer un deuxième album qui devrait sortir en mars 2009. On pourrait faire les présentations un petit peu plus amplement, mais Pas de soucis, puisque la première、euh, piste hein, du CD, justement, il se présente. Donc、ah, euh, on va écouter ça. e s t r è s utile. Ultimate Power Duo, UPD on the Rampage with an Elephant Gun.、Euh, ça, c'est un titre.、Euh, ça ne veut rien dire, Sarah. Bah, on the Rampage with an Elephant Gun, <rire> c'est-à-dire, ils sont en train de chercher des gens avec un, de,、euh, un pistolet qui est énorme, quoi. D'accord, ok, très bien.、Oui. Ultimate Power Duo, ils viennent du Canada, ils sont tout de suite dans Label Rock. Lock up your daughters and beat up your sons. We are the ultimate <laughs> power! <laughs> Bell la Belle Rock. La b e l l Rock. Des heures de son. Et, Et du gros. Son. Euh, la Belle Rock, on, on peut pas dire franchement que c'est une émission comme les autres. <rire> Débouchage d'oreilles garantie dans la Bell Rock avec、euh, petite session rock. Le trio canadien Ultimate Power Duo pour commencer. L'album、euh, s'appelle We're in Control Now. Si vous avez aimé ce genre de son, bah, sachez qu'ils sont、euh, actuellement en train d'enregistrer un nouvel album qui devrait sortir en mars 2009. Vous trouverez ce premier album autoproduit sur leur site hein, que vous retrouverez demain sur http://labelrock.blogspot.com. Et puis à l'instant, Sarah, un groupe、euh, que Que tu, enfin, moi que j'apprécie, mais toi pas toujours.、Hein. Bah、euh, oui, oui, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, ça fait beaucoup de bruit.、Ouais. Bloc k、ouais. Party, 3ème、euh, album, hein, donc、euh, One Month Off, un 3ème album Intimacy qui est sorti discrètement le 21 août dernier hein, en téléchargement uniquement sur le site du groupe et qui、euh, depuis a reçu une sortie officielle en CD.、Mmh. Ouais. Euh, pas mal cet album, hein, ça, moi j'aime bien, en tout cas, toi un petit peu moins. Il faut que je suis dans la bonne humeur pour me d a c c o r d très bien.、Okay. Ouais. Euh, <rire> en tout cas, ça bouge, vous l'aurez compris, et c'est plutôt bien fichu cet album. Tiens, Sarah, toi, tu aimes plus le genre calme p l u s folk Ça va te plaire, ça. Nouvel album solo pour Jenny Lewis, c'est son deuxième album. L'album s'appelle Acid Tongue. Jenny Lewis, une américaine, surtout connue pour avoir fait partie d'un groupe culte américain qui s'appelait Rilo Kylie. De retour, donc, avec cet album Acid Tongue. Un extrait tout de suite. v Réellement plus calme, le, le titre phare d'ailleurs, ça s'appelle a c i d t o n g u e Jenny Lewis dans La Belle Rock. I've Seen enough of my friends in the depths of the god sick blues. You know I. Dropped acid on my tongue, tripped upon the land till enough was enough. I was a little bit lighter and adventure on my sleeve. I was a little drunk and looking for company. So I found myself a sweetheart. With the softest of hands. We were unlucky in love, but I'd do it all. Excellent artiste américain au programme dans la Belle Rock avec Jenny Lewis. L'album s'appelle Acid Tongue, une américaine Tongues. donc. Tongues, ouais. Tongues. Tongues,、tongs. Tongues. Tongues. t、oh, u e s Qu'est-ce que <rire> tu me fais Qu'est-ce que tu me dis, Sarah <rire> Ouais, c'est Tongue. Tu dis Tongue. Moi, je dis Tongue. Ah, ouais, d'accord, ok.、Voilà. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on va se baser sur toi vu que t'es anglaise, <rire>、uh, Jenny Lewis,、euh, excellent, deuxième album solo. Et puis, à l'instant, un titre、euh, souvenir hein, des Fleet Foxes, Your Protector, sur le label Sub Pop. Ces cinq barbus qui nous ont enchantés cet été avec leur premier album, hein, Fleet Foxes. Ça fait souvent penser à du Beach Boys, un petit peu pour le son.、Euh, format pop,、euh, chanson un petit peu de, de Neil Young, en tout cas, premier album distribué par c o o p e r a t i v e Music. Bye. <laughs> Et j'aime bien tout ça, c'est tranquille. On va remettre bien un petit peu de. n petit moment là. Ouais, c'était ton petit moment, s a r a h Ouais, ouais ça c'était les deux petits morceaux pour moi, je crois. Voilà,、hein、on va remettre un petit peu de, de rythme, on va te mettre du oing o、ouais. i n là-dedans. Oing oing Oing o i n Ça c'est le, le son, le prochain son qu'on va s'écouter. On r e t o u r à nouveau sur le concert du mardi 4 novembre, Marie-Orge, avec les Lyonnais, Leitmotiv, Blastique, Bertrand. Encore une fois, on retrouve Gérald, Olivier, j o a n Damien, David. Et on vous dit que si vous aimez ça, souvenez-vous, il y a un album de Dispo qui s'appelle Des Amuses. Et des erreurs. Ouin ouin, tout de suite dans ouin la ouin. Belle Rock. Ouin ouin o u、oh. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais.、Oh、la Belle Rock. La Belle Rock. La Belle Rock. Le meilleur du live. Le meilleur du live.、Ah, oh、Cette chanson, ouin o u i I'm a kid. Tu es un de lion. Tu fais pipi dans les c h s s i s high-pitch. Tu es un. もう1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人だけで1人 Label Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Un petit reggae, ça vous dit Oui. Alors c'est parti. Tout de suite dans Label Rock. Avec autant, il y a eu tout à l'heure, Sarah, la petite série. Sarah, là, c'était la série des cuivres, un petit peu.、Mmh. Euh, Leitmotiv Plastic Bertrand, qui ont donc honoré les mardis du Grand Marais de Riorge. C'était mardi 4 novembre, et puis à l'instant de Black Seeds. Ouais, mais je voulais savoir le titre de, de Leitmotiv, là. Oui. Ouin-ouin. Ouin-ouin. Tu es un ouin-ouin. Oui. C'est ça qu'il disait. Tu es un ouin-ouin,、ouais. oui, -oui. oui. Je sais qu'est-ce que c'est qu -ce que un oui-oui. Oui. Je sais qu'est-ce que c'est un coin-coin. Ouais. Mais c'est quoi un ouin-ouin Il fallait écouter la chanson, ça. o u i mais j'ai pas e p i g e Ah bah. Pff, je te le rejoue hors antenne, d'accord <rire> Trop facile. Il、ouais, y a tout li un listing, en fait, de ce qu'est un ouin-ouin.、Enfin, bon, le ouin-ouin、okay. suivant le leitmotiv b l a s t i q Bertrand. Je t'ai déjà dit, il y, y a un album qui, qui, qui existe hein, Des amis、ah, et des erreurs. Voilà, tu vas te, te renseigner. En tout cas, les,、euh, les cuivres lyonnais qui ont cédé la place au cuivre néo-zélandais des Black s Seeds, ils sont 8, ils sont vraiment des superstars en Nouvelle-Zélande. La、ouais. preuve, puisqu'ils viennent, viennent de fêter leurs 10 ans de, de carrière.、Hein. Donc, pour ce groupe néo-zélandais de, de reggae et soul, un anniversaire fêté de la plus belle des manières avec la sortie d'un nouvel album. L'album s'appelle Solid Ground, Sarah. Oui,、euh, Solid Ground. Dispo depuis novembre, c'est ça de, Dispo depuis novembre.、Okay. On est toujours dans le mois de novembre, donc、et、ça、oui. va, c'est très nouveau, très, très nouveau, récent, ouais. très ouais. label rock. Hein, on est toujours en avance. Ouais, pas toujours. Ouais, mais on u a mais i s o a mis un petit、souvent. peu de temps à l'écouter cet album. En tout cas, o u a i s mais c'est comme ça. Les piles qui arrivent, on n'a pas le temps pour tout, toutes les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les trouver en Europe très bientôt. Ouais Exactement, ils viennent régulièrement en Europe et à chaque fois, évidemment, leur concert affiche complet. Il y a 12、ouais. chansons sur cet album s o l i d Ground et donc bah, hautement r e c o m m a n d é d e Black、hautement. Seeds, voilà.、Euh, pas le temps de, de vous passer encore plein de disques qu'on avait prévus. Bon, on、quand. va faire un petit、euh, récapitulatif avant de, de se quitter ce soir. r s u Les concerts de la semaine, donc ça commence avec les mardis du Grand Marais, évidemment. Cartel 312, les Rouennais pour du rap, rail, RB. Ce mardi, avec les Dynamix, donc de Lyon. Jeudi, si vous voulez aller faire du côté de Lyon, allez voir les Friendly Fires, donc à l'épicerie moderne. Le lendemain, le vendredi 21 novembre, du côté de Rouen, il y aura donc Made in Nowhere au bar, le Terminus. Voilà. Si vous êtes du côté de Lyon, allez au marché de la gare, applaudir Yokohama Zen Rock. Un nouveau projet de chez Jaring Effect, un groupe franco-japonais basé à Lyon, composé de Yoko Higashi au chant, Takeshi Yoshimura, j'adore dire ça, à la guitare, et Spag du peuple de l'herbe aux machines <rire> et à la basse. Il y a un album qui est disponible sur le site w w w c d 1 d c o m et donc en concert le 21 novembre à Lyon, au marché de la guerre. Et puis, si、Parfait. vous voulez encore sortir, mais oui, pourquoi pas, samedi 22 novembre. Vous pouvez applaudir un groupe français qui a bien la pêche en ce moment, qui s'appelle Second, Second Sex. Voilà, c'est au fil à Saint-Etienne. Et puis la semaine prochaine, il faudra se préparer car il y a notre groupe, un des groupes préférés de la Belle Rock, Tindersticks, qui arrive dans la région <rire> avec des concerts à Grenoble, à Clermont et à Lyon. Voilà, ça va être vachement bon. Et puis il y a aussi Mercury Rêve. On y reviendra la semaine prochaine. Voilà. Okay, do, okay.、Euh, Sarah, tiens, on va、oui. écouter un petit peu d'électro, un truc qui t'a fait flasher. Anglais, encore une fois, Trash Fashion. Ah,、oh, c'est trop cool ça. c Vraiment, ça me fait des souvenirs, mais vraiment. Il faut mettre dans la tête que tu es dans un rave, il y a des lumières, il y a la musique, il y a tout ce qui va avec, et le mec est un petit peu perdu, et tu dis <rire> It's a rave, Dave. Et、eh、bah oui, ça tombe bien.、Hein. It's a rave, Dave. C'est justement、euh, ce qu'on qu s'écoute maintenant.、Euh, juste pour vous dire qu'ils viennent de Birmingham et qu'ils ont un album、euh, premier album、euh, qui vient de sortir qui s'appelle Nights of Error. Et on vous joue un remix légèrement différent, mais toujours aussi Zarbi, trash fashion dans la belle rock tout de suite.、R、a. B. So where is this place h R. -R It's、in a secret location. -R -A -E -R -A -E -R -A -E>、Who's going to be there? -E>、well, I don't know. <laughs> t h e s r e all about Yeah, whatever Dave, trash fashion, it's a rave. Dave, tous ceux qui ont passé un petit moment et qui, en Angleterre, hein, qui ont été dans des raves, je suis sûr qu'ils ont un petit sourire dans le coin des lèvres, hein, car ça rappelle、et、beaucoup de, de souvenirs tout et ça. Et le pire, t avais toujours un mec,、euh, un copain qui s'appelait Dave, quoi. Ouais, exactement,、ouais, d'accord,、ouais. Bon, pourquoi pas Euh, en tout cas, premier album de disponible hein, pour、euh, ce groupe de Birmingham Trash Fashion, It's a Rave Dave. Et il y a encore plein d'autres conneries sur l'album qui est plutôt assez rigolo. Il faut le prendre au, au 20ème degré, mais、ah, c'est、euh, vachement、sûr. bien.、Voilà. Euh, on a commencé cette émission en faisant une petite dédicace à quelqu'un qui est venu dans le monde il y a 15 jours, hein, une petite fille qui s'appelle Lily Fleur. Et on est bien content de r e donner un petit coup de. Allez, cling cling, encore un petit i t s a Rave Dave. i t s a Rave, Lily rave Fleur. It's、pas. a Rave. Il faut y aller. Attends, elle a peut-être le temps d'aller dans les raves quand même. Le papa est en train de dire non, mais ça va, ça va, ça va, c'est bon, j'aurai le temps.、Mais、ah,、ouais. oui, mais quand même, il faut commencer les jeunes. Ouais, on va terminer cette émission avec une, une note un petit peu plus、euh, négative, on va dire.、Hein. Sarah, tu v e u t rendre un petit hommage à quelqu'un qui nous a t o u c h é pendant 13 ans et qui malheureusement est parti cette semaine, c'est ç Oui, o u o u Notre petite pixie. Voilà, notre petite、euh, pixie, un petit animal à quatre poils qui était bien gentil et qui a passé beaucoup, beaucoup de temps, qui a connu elle aussi hein, les raves, qui a connu plein de choses t o u r les plans de l'Angleterre et qui a décidé de finir sa vie du côté de. De la France, c'est plutôt pas mal. <rire> oui, Écoute,、voilà. euh, Avec évidemment... une b o n n e souris、euh, française.、Ouais. Ouais, exactement. Donc、mm. euh, voilà, une émission qui était dédiée à Pixie, notre petite Pixie. Et elle s'appelle Pixie tout simplement à cause d'un groupe qui nous a marqué et qui a marqué beaucoup de, de personnes qui écoutent le rock indé. C'est les Pixies, évidemment. Donc Sarah, tu nous as choisi un petit morceau des Pixies pour、ouais. terminer cette émission. J'ai choisi All Over the World. Ouais, sur l'album Bossa Nova en 1990, un des albums les plus、euh, mélodiques, on va dire. C'est、euh, l'album、voilà. que moi je peux faire de Pixies. Bon, très bien. Voilà. Et b e n on va se quitter avec ça. On va faire un petit clin d'œil à Pixie. Et on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, dans la Bell e Rock sur le 894 Virgin Radio, entre 18h et 20h. Ciao tout le monde. Ciao Sarah. Goodbye, Sébastien. Soyez sages, mais pas trop, comme d'habitude. Ah,、oh, quand même. À bientôt, bientôt, bientôt, bientôt. Pixies pour terminer. Allez, bisous. I will ride all over the world. Watched over the side, t o p of the sky. Slow dive down, two feet land on a different ground. You can't live easily, you can't even speak. But all of them s t i l l all o v e r world the Washed over the side, top of the sky Slow d i v e n down to feet land on a different ground You can't live easily, you can't even s p e a k Fish all of them speak All over the world A plane with no hurt, not even side is h o The t other side of the moon is not It's just like a rock Maybe sometime they'll make it a r i v e